-à -dire double ou nous, c'est-à-dire double 1, qui nous interprète la verda plaisouro, le plaisir vert. Michel étant retourné en Chine rejoindre son épouse espérantiste, c'est donc Régis qui nous explique la première règle de grammaire. Au cours de la dernière émission, Michel vous a présenté l'alphabet de l'espéranto. Vous souvenez-vous A, BO, TSO, DO, E, FO, etc. L'espéranto comporte en tout et pour tout 16 règles de grammaire, pas une de plus. Elles ont été rédigées par le créateur de la langue, le docteur Zamenhof, dans un ouvrage intitulé Fundamento de Esperanto Ce qui se traduit par Fondement de l'espéranto Dans les prochaines semaines, je vous ferai découvrir Ces différentes règles Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter La première En espéranto, il n'existe qu'un article Défini là Qui est invariable pour tous les genres Noms et cas D'autre part, l'espéranto n'a pas D'article indéfini Par exemple, le mot cheval Se dit « chevalo » Donc si on veut dire « un cheval », le mot « chevalo » suffit. Si on veut dire « le cheval il », il suffit d'ajouter devant « la », ce qui donne « la chevalo ». Dans une phrase simple, où l'on veut exprimer le fait qu'un cheval indéfini court, « courir » se traduisant par « couras », on dira tout simplement « chevalo couras ». Par contre, si le cheval est défini, on dira « Par conséquent, la Chevalo courasse. Rien, rien de plus simple n'est-il pas Ce système permet de se comprendre parfaitement, sans avoir à apprendre et à savoir utiliser de nombreux articles. Nous retrouvons maintenant notre rubrique historique avec Catherine et Pierre. Rentrant chez lui donc à la fin de ses études à Moscou, Zamenhof découvre que son père a brûlé tous ses manuscrits. Alors là, j'imagine que c'est un mauvais coup pour l'espéranto et que Zamenhof songe à laisser tomber. Eh bien, certainement pas, parce que pendant ses six années d'études, le jeune Louis n'a pas cessé de penser à son projet. Quand il le juge abouti, il a alors 22 ans. Au lycée, il a été séduit par la simplicité de la grammaire, la grammaire anglaise et il essaye de trouver donc la grammaire la plus simple possible avec des règles strictes sans aucune exception. Reste à simplifier le vocabulaire. C'est dans le polonais qu'il puise l'idée des affixes qui permettent de créer toute une famille de mots à partir d'une seule racine. Il commence alors à créer le vocabulaire de l'espéranto en choisissant les racines les plus fréquentes dans les langues européennes. Donc, son objectif a été de concevoir la langue la plus simple possible. Alors oui, je vais vous citer un exemple. Euh, quatre mots, faciles à mémoriser. Chevalo, chevalino, chevalido, chevaleio. En français, ça se traduit par des mots très différents. Cheval, jument, poulain, écurie. Vous voyez un peu la différence. Donc, en 1885, notre jeune étudiant est de retour à Varsovie avec un diplôme de médecine. Comment les choses se passent-elles alors Sa vie professionnelle commence dans des conditions difficiles Alors, il décide d'acquérir un diplôme d'oculiste à Vienne. Parallèlement, il conçoit sa première brochure de la langue. Mais il hésite un peu à l'utiliser parce qu'elle a diffusé, parce qu'il se dit un médecin qui a des idées aussi étranges risque de faire fuir les clients. C'est une fois re revenu à Vienne, où il s'installe à Varsovie comme oculiste, euh, une fois revenu de Vienne, pardon, où il s'installe à Varsovie comme oculiste, que Zamenov rencontre Clara Zilbernik, avec qui il se marie. Il trouve alors en son beau-père un homme qui l'encourage et l'aide à publier sa première méthode intitulée Langue internationale, préface et méthode pour russe, du docteur Esperanto. Alors, cette brochure est traduite en polonais, en français, en allemand. Il la distribue aux journaux, aux associations, aux professeurs et aux médecins de divers pays. La Nos deux témoins aujourd'hui sont Jean-Louis et sa fille Maïté. Donc nous sommes une famille d'espérantistes depuis très longtemps. Et au fond, Maïté, tu pourrais nous redire, toi, dans tes premiers souvenirs, comment tu as, co comment l'espéranto a, a marqué ta vie d'enfant, de petite fille Donc, euh, nous, on a, on a commencé les rencontres espérantistes, euh, j'avais 6-7 ans, euh, en Allemagne. Donc, c'était des rencontres pour les familles, IFO, Internatia euh, Festival. Une... Euh, et donc, je ne parlais pas encore espéranto, mais j'ai pu rencontrer du monde et finalement, euh, découvrir l'envie d'apprendre cette langue. Et c'est pour ça qu'à 14 ans, j'ai eu l'opportunité de, de faire un voyage à travers l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège, en, donc avec euh, chez des espérantistes, euh, grâce au passeport à cerveau. Alors on pourrait se demander, c'est quoi ce passeport à cerveau dont on parle souvent dans le monde de l'espéranto Donc C'est un petit guide qui recense des adresses de gens dans 160 pays dans le monde, qui acceptent euh, de recevoir gracieusement d'autres espérantistes, de leur faire découvrir euh, leur région, leur culture... à seule condition de parler espéranto. Alors, on pourrait s'étonner et se dire, mais attendez, elle avait 14 ans, votre fille, et vous l'avez laissée partir comme ça Alors, moi, je peux redire, la première fois que tu m'en as parlé, tu nous avais dit, voilà, il y a trois amis qui sont avec moi, une est beaucoup plus âgée. On a déjà pris contact avec différentes familles dans ces différents pays qui acceptent de nous recevoir. Et donc, nous, pendant un mois, on recevait régulièrement un petit message en espéranto de l'une ou l'autre des familles, nous disant, vos enfants sont chez nous, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est vrai qu on a fini ce, ce voyage par l'IOKO. C'est un, un festival d'une semaine pour les jeunes du monde entier qui, chaque année, se déplace. Et euh, donc une semaine où il y a des conférences, des concerts, des excursions pour découvrir le pays dans lequel on est. Et tout se passe soit en espéranto, soit dans d'autres langues, parce que bien, bien évidemment, apprendre l'espéranto, ça donne aussi envie d'apprendre d'autres langues. Et donc voilà, j'étudie actuellement en Allemagne. Et c'est euh, grâce à l'espéranto. Souvent, on se demande, mais l'espéranto, ça sert à quoi Alors, bien sûr, ça sert à voyager. Mais on peut dire que dans ton cas, ça t'a vraiment servi à apprendre d'autres langues. On peut se rappeler que ta seconde langue, après le français, ça a été l'espéranto. Et ensuite, donc, tu t'es mis à l'allemand, à l'anglais, à l'espagnol. Voilà. Et donc, l'envie de les pratiquer avec, euh, par exemple, aussi des espérantistes. Oui. Tu pourrais nous dire en quoi d'avoir appris l'espéranto, ça t'a permis d'avoir appris d'autres langues après Ouais, au niveau de la, la grammaire, moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de l'allemand, parce que et, ayant une grammaire simple et euh, dire et efficace, on, on arrive à cadrer ses idées. Et finalement, après, c'est un cadre simple où on peut ensuite élargir et voir d'autres horizons. Au niveau des racines, euh, on, on a donc connaître d'autres langues permet aussi de, de permet aussi de mieux parler l'espéranto et parler l'espéranto permet aussi de mieux parler d'autres langues. Mmh. Alors, Chez nous les adultes, on sait que l'espéranto nous permet de voyager dans le monde et pour toi qui es jeune, qui a 20 ans aujourd'hui, comment dans ta vie quotidienne tu utilises l'espéranto Surtout par internet, parce que finalement internet euh, c'est un moyen pour euh, parler espéranto formidable. parce que ça, il permet aussi de, de rester en contact euh, aux quatre coins euh, du globe hein, et de, bah, de préparer des voyages, d'entretenir de, de des liens qui finalement, on peut se revoir euh, tous les six mois euh, lors de rencontres. Euh. Mm -hmm. Alors, on a pu tout au long de notre vie de, de famille espérantiste rencontrer des familles du monde entier et vérifier qu'il y a maintenant des familles où l'espéranto est la langue de base. J'ai des amis qui sont nés, euh, donc leur, leur langue euh, maternelle est l'espéranto. Et bon, bien, bien évidemment, euh, ils en restent pas là. Et euh, bien souvent, ils sont, ils sont plus que bilingues. Et pour terminer cette émission, Régis nous présente les actualités de l'espéranto. dans la Bresse et dans la Dombes, des cours sont proposés par deux associations. Donc, espéranto bourg bresse et Espéranto-Châtillon-sur-Chalaronne. Donc, les cours pour débutants vont commencer courant octobre. Il est donc encore temps de s'inscrire pour découvrir la langue. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter donc, sur Châtillon le 04 74 55 63 09. Donc, je répète, le 04 74 55 63 09 ou sur bourg le 04 74 32 26 23 donc je répète le 04 74 32 26 23 vous pouvez aussi vous adresser à la MJC ou à la maison des associations la GLCA en espérant à tout bientôt, à bientôt se dit Gisbaldau que l'on réduit couramment à un simple Gis, par conséquent je vous dis Gis